オッドリンがネータでリンゴ、マー、ラー、 La regina gli ha detto che deve ammazzare, deve tagliare la testa ai due figli neri che faranno mai questi cavalieri. Nove a cui si f a r n i s c e questa storia, o cavaliere n'avete t pietà, e lì c'è un paese lontano, a tuo c a m p a n a allegri e felici. questo paese come si chiama questa storia non ce lo dice è indovina indovinella questo paese come si chiama questa storia non ce lo dice nove anni si、sì、fornisce questa storia otto prima di avere u a t t r a creatura sette sono venute sette cavalieri se sono gli t e s s i da cane i n a a n a i cinghia di fumare cani c'entra l'era quattro figlie m a s c h e l e di bianco e torni la preso l'italia della figlia J'aurais bien voulu le faire en italien, mais je ne suis arrivé ici que hier. Et hier, tout le jour, j'ai essayé d'apprendre italien, mais je ne suis pas arrivé encore. Je suis seulement à dire bonjour, hein? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Très bien. Moi aussi je vais bien. Moi je m'appelle Gabriel. On répète Gabriel.、Oui. Et Gabriel vient d'un pays qu'on appelle le Congo. On répète le Congo. Le Congo. Et le Congo c'est un pays qui se trouve en Afrique. On répète Afrique. Afrique. Alors ça c'est super. C'est très bien. Et bien donc nous allons partir. Nous allons partir où? Nous allons partir en、art? Afrique. En Afrique. <rire> en Afrique. Nous allons partir en Afrique. Quand on va arriver là-bas, mes c h é r i s on ne va pas rester dans la ville. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire On va rentrer dans la faux o、hey. Dans la faux Oui. La forêt Dans la faux Oui. Donc nous allons visiter la faux Oui. Mais pour visiter la forêt, mes c h é r i s il nous faut quand même un guide. Et ce sera qui notre guide Gabriel. Bon, non, ce ne sera même pas Gabriel. Ce sera ma très chère grand-mère. Et、ma grand-mère pour nous faire visiter la forêt qu'est ce qu'elle va faire elle va nous raconter des, des histoires donc vous êtes venu là pour écouter les histoires de la grand-mère de gabriel vous êtes en train é c o u t e r les histoires de gabriel on ouvre bien c e on ouvre bien c e on ferme bien ça on croise bien c'est、oh, vous êtes super c'est très bien c'est très bien Oh, la pauvre dame! Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de frère, elle n'avait pas de soeur, elle n'avait même pas de mari. Elle habitait toute seule. En plus, elle était très malade. Et quand elle se détressait, il y a des mouches qui la suivaient. Ah! Elle allait voir les gens pour demander à manger, mais les gens ne v o u l a i e n t pas manger tout simplement parce qu'ils avaient leurs enfants n o u r r i s Elle avait faim. Elle avait tellement faim qu'elle se dit Mais au lieu de rester comme ça dans le village, eh bien non, je préfère aller dans la forêt. Peut-être dans la forêt, je vais trouver quelque chose à manger.、Ouais. Alors elle prend son long couteau, un couteau très très long, et avec son couteau, elle se dirige vers la f o r ê t Elle arrive dans la forêt, elle cherche quelque chose à manger, mais vous savez, mes chéris, quand c'est comme ça, même dans la forêt, on l e trouve rien. r、yeah. yeah. yeah. Alors, fatiguée, épuisée, désespérée, elle se dit Mais tu a i s puisque je n'ai personne et que je n'ai rien à manger, à quoi vous vivre Je vais aller m'asseoir au pied d'un arbre, je vais fermer mes yeux, je vais dormir, et puis c'est tant pis. Je vais me laisser mourir. Voilà qu'elle va s'asseoir chez les、amis. Voilà qu'elle commence à dormir. Et pendant qu'elle dormait,、oh、voilà qu'elle fait un rêve. Et qu'est-ce qu'elle voit dans son rêve Elle voit un serpent sortir d'un trou, entrer dans son œil, sortir par son oreille et repartir dans le trou. Elle sursaut et dit Mais qu'est-ce que c'est Et tout son œil, son oreille, pouf, ce n'est qu'un. Mais... Un、ouais. rêve. Ça sonne pour nous p ou r p o u s nous Il <rire> <rire> est là et comme on est là, mon cher, je ne v e u x pas trop vous retenir. Et la vieille dame, qu'est-ce qu'elle a fait pour chasser le serpent Elle a pris une. n e c o r Une corne d'antilope. On répète, corne d'antilope. m a i s dans le village, mes chers amis, c'est le chef de village qui garde l'accord de n a t t i r a n t S'il arrive quelque chose, il faut qu'il avertisse les gens. Avec quoi、mm -hmm. Avec ça. Donc, ça, c'est son téléphone portable.、Mm -hmm. <rire> chers amis, si vous venez un jour dans le village de ma grand-mère, chers amis, vous allez voir qu'il est m a i n t e a n t que des bébés. Qu'est-ce qu'elles font avec les bébés Elles mettent les bébés dans le, dans le dos. Et quand la maman a son bébé dans le dos et que le bébé se s m i t à pleurer, et... Et... contrairement à ce que racontent certaines personnes, la maman, elle ne prend pas sa mamelle e l l'a e envoyée derrière. <rire>、oh, elle prend la berceuse et avec la berceuse. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et moi, non, non, non, non. I'm not s u l e if y o u r i c h i n g to be a good person. I'm not s u l e if you're going to be a good person. I'm not sure if you're going t e be a good person.